Wakullah balalatil zinnar amma bad. Donc, aujourd'hui, c'est le cours 14, dans la lecture du livre, Al-Fatawa al muhimma fi tabsir al-Umma. Et donc, on répond, comme d'habitude, on lit les fatwas des ulama, au sujet des, euh, il y en a des points qui ont rapport avec le mannage des khawarij et pour réfuter leur position et leur, leur, leur Leur position vis-à-vis -vis de ces questions-là. Donc, on, on, a, on est arrivé au sujet des, des manifestations, hein, à Et donc, on continue avec une fatwa du cheikh, Saleh ibn Abdul Aziz al-Sheikh. Ok Et euh, le cheikh, il a dit Al-Wasila, tu barreras al rayah. Ah, bah, baatil. pas dans le charre. وانما في الشرع ان الوسائل لها احكام المقاصد بشرط كون الوسيله مباحه اما اذا كانت الوسيله محرمه كما يشرب الخمر للتداوي فانه ولو كان فيه شفاء فانه محرم وليس كل وسيله توصل الى المقصود لها حكم المقصود بل بشرط ان تكون الوسيله مباحه Dank u wel. Maar ik dit punt eerder. is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? is het? het? het? het? het? que par exemple la, la fin justifie les moyens il dit que cette règle elle est pas elle est pas c'est à dire elle est fausse selon la charia dans la charia il n'y a pas une règle qui dit la, la fin justifie les moyens ok ça c'est une règle qui est étrangère étrangère à l'islam c'est à dire tu peux pas utiliser n'importe quel moyen pour arriver à ton but même si le but que tu veux atteindre est un but qui est noble, qui est bon, qui est euh, agréé par Allah et bien ça ne veut pas dire ou ça signifie pas que tu peux utiliser, pour arriver à ce but-là, les moyens, peu importe quel, lesquels ils sont, euh, peu importe qu'ils soient permis, ou peu importe qu'ils soient interdits, ou peu importe qu'ils soient en accord ou en désaccord avec la Sharia. En fait, tu dois utiliser les moyens qui sont en accord avec la Sharia. Même si le but, euh, si, si tu prétends que le but est bon ou qu'est-ce que tu veux atteindre est bon, mais si le moyen que tu utilises pour l'atteindre est mauvais, eh bien, dans ce cas-là, ça devient haram. Et donc le cheikh il dit que dans la charia il n'y a pas une telle règle. Ça c'est une règle qui est établie chez les communistes ou bien chez les juifs, mais dans l'islam il n'y a pas cette règle. Et, euh, et le cheikh il dit il y a seulement dans la charia une règle qui dit que C'est-à-dire que les moyens sont selon l'intention, sont selon l'intention. Donc on va dire que par exemple, euh, selon ce que tu veux faire, eh bien, par exemple, euh, si, tu veux, si tu veux atteindre ou tu veux faire quelque chose, et puis que cette chose-là elle est halal, Et eh ben, la chose pour laquelle tu l'utilises, comme comment je pourrais dire La meilleure façon de critiquer ça, c'est de donner un exemple. Donc, euh, tu veux faire pousser des raisins dans le but de les manger. Ça c'est halal. Donc, de faire pousser les raisins c'est halal. Tu veux faire pousser des raisins pour faire du jus avec. Alors, ça c'est permis de faire du jus, donc pousser les raisins dans le but de faire du jus avec c'est halal. Tu veux faire pousser des raisins dans le but de faire du vin avec. Faire, faire du vin c'est haram, donc faire pousser des raisins dans le but de faire du vin avec c'est haram. D'accord Donc euh, tu, tu veux faire construire un bâtiment dans le but de faire quelque chose halal, comme des appartements ou bien des commerces. Pour vendre des choses halal, oui, dans ce cas-là, c'est permis. Mais tu veux utiliser ou bâtir un bâtiment dans le but de faire euh, un bar ou une discothèque, ça devient haram. Donc, selon l'intention que tu as, l'intention euh, que tu as pour, euh, par exemple, tu veux faire quelque chose, bien, selon l'intention que tu as en faisant cette chose, eh c'est ça ce qui va te déterminer euh, si c'est halal ou haram, euh, la chose que tu veux, la, le moyen que tu vas faire, la chose que tu veux faire. Euh, donc, dans ce, dans ce sens, là oui, on, il y a cette euh, règle dans ce sens, mais dans le sens de dire que le but justifie les moyens, ça n'existe pas dans la Sharia. Et même, même dans la règle qu'on vient d'expliquer, de, qu il, il y a la condition, bien entendu, que le moyen qu'on utilise soit halal en lui-même. C'est-à-dire, le moyen doit être halal en lui-même. Comme par exemple, Euh, si le moyen est haram, et dans ce cas-là, c'est euh, interdit de l'utiliser. Comme par exemple, quelqu'un qui est malade, il veut se guérir et il veut utiliser l'alcool comme remède. Salaam alaikum. Donc, c'est pas permis d'utiliser le le remède de l'alcool comme, euh, comme remède, même si ça peut réellement, même si ça pouvait réellement soulager ou guérir une maladie, puisque l'alcool est haram, c'est pas c'est pas permis de l'utiliser comme un moyen pour se guérir, donc dans ce sens-là, ce pas tous les moyens qui t'amènent à ton but qui ont le verdict de ce but-là, ou qui prennent, la, qui prennent le, le, le, le jugement ou la règle qui s'applique à ce but, comme si le but est halal, ça ne veut pas dire que tout ce que tu vas faire pour l'atteindre va être halal aussi il faut que le moyen en lui-même soit halal également. Et euh, donc c'est ça ce qu'il explique. Et puis c'est pas tout, tout, tout c'est pas n'importe quel moyen, par exemple quelqu'un peut prendre un moyen pour arriver à faire quelque chose, il pense que ce moyen-là est euh, bénéfique ou qu'il va être, il va lui amener le succès. Dans l'intention, ou bien dans, dans le sens qu'il veut atteindre son but et il croit que ça va être un, un moyen qui va réussir, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il pense que ce moyen-là va réussir, qu'il va réussir réellement, d'accord Donc, dans ce sens-là, c'est très important de faire attention aux moyens qu'on utilise. Et donc, comme par exemple, on parle maintenant des manifestations, et bien ça rentre aussi dans له şey من ذلك المظاهرات إذا اتى طائفه كبيره وقالوا اذا عملنا مظاهره فان هذا يسبب الضغط على الوالي وبالتالي يصلح واصلاحه مطلوب والوسيله تبرر الوسيله الغايه نقول هذا باطل لان الوسيله في اصلها محرمه فهذه وسيلة وان اوصلت الى المصلحة ولكن في اصلها محرم كالتداوي بالمحرم ليصل ليوصل الى الشفاء فثم وسائل كثيرة يمكن ان تخترعها العقول لا حصر لها وتجعل الوسائل مبررة للغايات وهذا ليس بجيد بل هذا باطل بل يشترط أن تكون الوسيلة مأزولا بها أصلا ثم يحكم عليها بحكم هذا الغاية إن كانت الغاية مستحبة صارت الوسيلة مستحبة وإن كانت الغاية واجبة صارت الوسيلة واجبة وهكذا دوكسة Le Cheikh il dit, comme on, comme on disait, à propos des, des manifestations, des gens, si des gens par exemple qui sont en grand nombre, ils se disent, si on fait une manifestation, ça va faire une pression sur le dirigeant, et donc si, ça, si on fait une pression sur le dirigeant, le dirigeant va se corriger, et ça c'est quelque chose qui est bon, c'est quelque chose qu'on veut, donc le moyen est justifié, le moyen est justifié par, par le par l'objectif et le but. Et donc euh, le chef dit non, ça c'est faux, parce que les moyens qu'on utilise, si elles sont à la base interdites, s'ils sont contraires à l'islam ou s'ils sont interdits en eux-mêmes, et ben dans ce cas-là, même si ces moyens-là peuvent nous amener vers quelque chose de bien, et bien étant donné qu'elles sont à la base interdites, et pas le droit de on n'a pas le droit de les utiliser comme par exemple d'essayer de, de se guérir par quelque chose qui est haram, même si cela pourrait nous amener à la guérison. Donc euh, il y a beaucoup de moyens que les êtres humains sont capables d'inventer, puis on sait que l'imagination des hommes est sans limite, donc on pourrait essayer d'inventer toutes sortes de moyens pour essayer de euh, d'arriver à des à, à, à des buts différents, mais tant que les moyens ne sont euh, pas en accord avec l'Islam, eh bien, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est mauvais, et donc c'est faux d'utiliser un moyen s'il n'est pas en accord avec la charia. Et donc, c'est une condition pour qu'on utilise une méthode ou un moyen pour arriver à faire quelque chose que ce moyen-là soit permis en lui-même. Et euh, par la suite, si ce moyen-là est permis, eh bien, là, on va euh, juger de, de l'utilisation de ce moyen-là par rapport au but qu'on veut atteindre. C'est ça qu'on disait tout à l'heure quand on disait que J'ai donné l'exemple de euh, si tu utilises le, la, le, le raisin dans le but de faire du vin, etc. Donc, euh, mais ça c'était juste un exemple, disons euh, limité, parce que le, le point de cette règle-là, ça voulait dire en fait que si par exemple l'objectif que tu veux atteindre est un objectif qui est obligatoire, et bien si le moyen est halal, dans ce cas-là le moyen devient obligatoire lui aussi. Si par exemple tu, le, le but que tu veux atteindre c'est quelque chose qui est euh, recommandé, donc dans ce cas-là le moyen devient lui-même recommandé aussi, ainsi de suite. D'accord Donc euh, ça c'est par rapport à Euh, l'utilisation de ce moyen-là par rapport au but. Donc il faut que le but soit bon, l'objectif doit être bon en lui-même, et le moyen qu'on utilise doit être aussi en accord avec la Sharia aussi. Et si c'est comme ça, et si c'est si le cas, dans ce cas-là mais si le but est mauvais, ou le moyen est mauvais, au contraire à l'islam, et dans ce cas-là bien entendu c'est quelque chose qui est faux, incorrect et on n'a pas le droit de l'utiliser. اوصى بها ابن فتوهمه للشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ايه هو اللي السؤال ما رايكم في من يجوز المظاهرات للضغط على ولي الامر حتى يستجيب لهم جواب الجواب المظاهرات ليست من اعمال المسلمين هذه دخيله وما كان معروف الا من الدول الغربيه الدول الكافره فاين السنه في هذا السنه هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره وفعل فعل هذا المفتي ان ياتي بالدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل المظاهرات او اقر احد على فعل المظاهرات دونك اون بويل لا de la question des manifestations comme étant un moyen de pression contre les dirigeants. Et est-ce qu'on doit répondre à celui qui, a, qui prétend que cela est permis hein, Si un savant a permis ou a prétendu que cela est permis. Et le chef, il a répondu, le chef Abdelaziz al-Rajihi, il répond et il dit que les manifestations, ça ne fait pas partie des actions des musulmans. C'est quelque chose qu'on a. Euh, qui, est, qui est, venu de, de c'est ça, c'est quelque chose qui est venu d'Occident. c'est quelque chose d'étranger à, à, à la tradition des musulmans. Ça n'a pas rapport avec nous, ni avec notre islam, ni avec nos traditions non plus. Euh, excepté que ça vient des pays occidentaux, des pays mécréens. Et, euh, le chef, il dit, où est la sunnah dans ça La sunnah, c'est quoi C'est l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ses paroles, ses actions et les choses qu'il a approuvées. Alors, la personne qui prétend que cette chose est permise, il faut qu'il amène la preuve du prophète sallallahu sallam, qu que le prophète sallallahu sallam a fait une manifestation, ou qu'il a approuvé quelqu'un de faire une manifestation. Donc, ça, c'est la réponse du chef euh, al-Rajahi. Ensuite, il y a une autre question, c'est on a posé la question au cheikh Ubaydullah ou ibn Abdullah Al-Jabri. Oké, et la question c'est quoi c'est? Hal al-qiyam al bilad al Islamitische islah al al Est-ce que les manifestations ou de des manifestations ou des attentats dans les pays musulmans ou dans les pays non musulmans? est dat een ça c'est une cause pour euh réformer et ramener euh la Oumma islamique euh yani au droit chemin et bien le cheikh il a répondu et il a dit jawab euh as-sunni yaf'al fi islah al-wad' wifqan nusus والدعوه الى جمع الكلمه عليه ورد القلوب النافره منه اليه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما توجبه الشريعه واهل البدع واهل الاهواء همتهم قلب, قلب الوضع ونفسه وهذا هو عمل الخوارج والثمره سفك الدماء <trisen> de en het is een arabische slijm, een slijm, een slijm, een slijm, een slijm, een slijm, een slijm, een slijm, een slijm. Het is een slijm, is een slijm, sunni, is een slijm, het is een slijm, het is een slijm, het Selon les textes de la charia, du Coran et de la Sunna, Et parmi les choses qui ont rapport avec ça, avec la façon de corriger l'état de la Ummah, c'est de donner le bon conseil aux dirigeants des musulmans et de l'appeler à, ou d'appeler les gens à se réunir autour de sa parole, ok Et de s'unir autour de lui. Et de ramener les cœurs vers lui. Si les gens, par exemple, ont été éloignés de lui, eh d'essayer de, de les ramener pour qu'ils soient, disons, sympathisants envers lui et euh, d'ordonner le bien et d'interdire le mal selon ce que la charia nous commande de faire. Et les, tandis que les gens de Béda, contrairement aux gens qui suivent la eh ben les gens de Béda, eux, qu'est-ce qu'ils veulent C'est le contraire. Ils veulent uniquement. Euh, yali, défaire la situation et mettre la situation à l'envers et ça c'est l'attitude des Khawarij, ok l'attitude des Khawarij et le, le fruit de, de cette attitude là c'est quoi c'est que le ça fait couler le sang des innocents et ça fait ça fait également euh, que les gens dont les, les innocents on a on a tel également non seulement on fait couler leur sang mais aussi Leur honneur est atteint et les, les chemins ne sont pas sécurisés à cause de ça parce qu'il n'y a plus de sécurité dans une société lorsque il euh, n'y a pas d'autorité ou l'autorité n'est pas respectée. Donc, bien entendu, ça crée des, euh, des problèmes, des désordres, euh, la corruption, le désordre, le chaos social euh, et la division entre les gens tussen de macht en de volk. Dus, de chef continuer hij is een die Allah aan de halte is. Hij zei: de halte Allah de halte Hij وهو الراوي عنه اعملوا ان اعلموا انه لا يصلح آخر, اخر هذا الامر الا ما اصلح اوله قال اصبر لمالك يريد ماذا قال يريد بادئ الدين او التقوى هذا امر سبحانه وتعالى Et qu'on ne peut pas corriger ou réformer les, les serviteurs ou les, ou les pays, excepté en suivant la sunnah. Et comme Wahb ibn Kaisan a dit, hein, à chaque fois, avant de se lever, de, de, de lorsqu'il était assis avec des, des, des amis à lui ou des compagnons à lui, parmi les savants de l'islam, et parmi eux l'imam Malik, et bien avant de se lever, il disait toujours eclame qu'il ne sachez que euh on va pas être capable de réformer cette religion excepté par ce par ce a jamais réformer l'état ou la situation des gens vers la fin des temps, excepté parce qu'on qu l'a réformé au début, ou parce que les premiers musulmans ont utilisé pour la réformer, c'est-à-dire si tu veux réformer l'état de la oumma que ce soit la, pour, par exemple vers la fin des temps, et tu dois utiliser la même méthode ou la même chose qu'on a utilisé au premier temps, c'est-à-dire les premiers musulmans. Eux, ils ont utilisé le Coran et la Sunna pour réformer l'état des gens et de la société, et donc à la fin des temps, tu ne pourras pas arriver à changer ou à réformer l'état des gens ou de la société et de ramener la religion, excepté en suivant l'exemple des premiers musulmans. Donc c'est ça en, en gros la, la signification de cette explication-là. Ja, ik heb het niet meer. Oké, ja, ik C'est het niet meer. Oké, ja, ik heb het niet ça. Oké, ja, ik heb het niet meer. Oké, ja, het niet meer. Oké, ja, En ik dat de tweede zijde de de dag de dag, de de dag, de de dag, de de dag, de dag, de dag, de de dag, de dag, de dag, de de dag, de dag, de dag, de de de dag, de de de dag, de de de de de de de bel, hij is en de uitjagingen zijn van de gewoonten en de verbazingen van hen en van hen van de mensen van de mensen van de mensen van de mensen de la van de mensen de de de de c'est dire les gens qui suivent la voie des Et ce sont les gens qui sont sur le groupe sauvé, al najiya al mansoura le groupe victorieux, Wahum athar les gens qui suivent la Sunna, les, les, les traces des prédécesseurs. Et cette voie la sunnah al Jama'a, elle est basée sur la douceur, et sur, euh, la bonté, et d'une bonne, c'est-à-dire, d'utiliser la bonne méthode pour traiter les gens et pour agir avec les gens et la sagesse dans le darwa d'appeler les gens de la meilleure façon tandis que les manifestations et les attentats eh bien c'est le contraire ça c'est une méthode violente c'est une méthode violente et donc c'est contraire à la voie de sunnah ou le jamaat qui est basé sur la douceur et euh, les attentats ça fait partie des, des actions des khawarij et des sabaiyya c'est-à-dire des chiites Avant eux et non pas euh, la, ça fait pas partie des voies de la, ou de la méthode des gens de Sunna. Sunnah donc ça fait partie des voies des Khawarij et des Shi'a et des gens qui ont suivi cette voie là parmi les gens de de Bédah et non pas et ça fait pas partie de la voie des gens de Sunna. Sunnah amal al et même ça fait partie des actions des Koufars, parce que c'est euh, les, les, les Koufars aussi ont utilisé ces méthodes là pour euh, Pour arriver à établir leur, leur système. Hein, parce que c'est ça ce qu'ils, disent pas ça d'habitude, mais la réalité c'est bien ça. C'est que les, les koufars, aujourd'hui, comme ils disent par exemple George Bush et les autres euh, gouvernements occidentaux, ils disent que, euh, ils sont contre le terrorisme. Alors que leur gouvernement a été fondé et établi grâce au terrorisme et à la révolution, parce que c'est des états qui ont été fondés sur des fondements de révolution, c'est-à-dire de renverser le roi qui était au pouvoir pour le remplacer par un gouvernement démocratique ou laïque. Donc, eux-mêmes qui prétendent aujourd'hui être contre le terrorisme eh bien ils ont utilisé eux-mêmes le terrorisme, tandis que nous les musulmans on n'a pas le droit d'utiliser ces méthodes parce qu'elles sont contraires à nos principes et à nos fondements, contrairement à ce que beaucoup de musulmans aujourd'hui euh, pensent. Et en fait beaucoup de musulmans ils se basent sur l'exemple des, des Occidentaux pour, pour, suivre ces, pour faire ces choses-là, c'est-à-dire ils prennent les Occidentaux comme modèle. Che Guevara, ou d'autres penseurs socialistes, ou bien d'autres penseurs communistes, et ils prennent eux comme modèle, et puis ils suivent leur méthode, hein ils s'imaginent que c'est correct, on peut les adapter. Mais comme on a dit tout à l'heure, le moyen doit être en accord avec l'Islam, et non pas seulement le but qu'on veut atteindre. Si notre but est noble, mais que le moyen qu'on utilise est contraire à la Sharia, alors c'est pas acceptable. وإن احتج أحد أحد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الاشرف نقول هذا عمل إمام المسلمين, المسلمين الإمام العظم صلى الله عليه وسلم نعم لو وجد إمام تجتمع عليه الكلمة إمام البلد حاكم البلد ولي الأمر فأهدر دم شخص مفسد في الأرض بمقتضى الحكم الشرعي فان له ان يبذر من يغتاله اذا لم يستطع القبض عليه مباغتة او جماعات تدبر هذا فانها جماعات اما جماعات تدبر هذا فانها جماعات جماعات خوارج ونحذرهم زي ونحذر نحذرهم وامثالهم بقوله صلى الله عليه وسلم ابغض الناس الى الله ثلاثه ملحد في الحرم ومنتهل في الاسلام سنه الجاهليه وهذه سنه الجاهليه ومطلب او دم امرئ مسلم بغير حق بيريق دمه والحديث الآخر لا يحل دم من المسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والسيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة فهذه الأمور التي هي تاديب البغاء, البغاء والمفسدين في الارض كالمحاربين وقطاع الطرق, الطرق هذه لولي الأمر من المسلمين وليست لفلان وعلان ثم إن هذه تابعة نابعة من التكفير فإن هؤلاء لا يقومون بهذه الأمور إلا لأنهم يكفرون حكام المسلمين ويكفرون أيضا من واليهم فاحذروا أيها المسلمون عامة وشباب الإسلام خاصة het is het al van Siddah. Bon, le sheikh al-Daid al continue à expliquer, puis il a donné une, une explication au sujet d'un point, que parmi les khawarij, il y en a qui essaient d'utiliser un exemple, l'exemple de Ka'b ibn al-Ashraf. Ka'b ibn al-Ashraf, c'était un, un homme qui, sa mère était juive, et son père était un arabe. Et lui, il la religion des Des Juifs, ok Donc il avait accepté la religion des Juifs, et lui, qu'est-ce qu'il faisait Il attaquait sur, toujours l'islam, il insultait l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein et il disait aux Mushrikhines, aux, aux idolâtres que la voix des idolâtres c'était mieux que la voix de l'islam et de la, de la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Yanni, malgré qu'il savait que c'était faux, yani, il cest savait que l'islam est mieux que la voix des idolâtres, mais par arrogance, par fierté, hein, ils mentaient et ils disaient aux idolâtres « Votre voix est mieux que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enfin, ». Je le dis aussi, mais c'est parce que eux ils regardaient, ils disaient à, euh, les, les idolâtres « vous, vous allez voir Kab ib ibn al-Ashraf » Ils disaient à Karb ib ibn al-Ashraf « Nous, regardez ce qu'on fait, on donne de l'eau pour les gens qui viennent et puis on s'occupe d'eux et puis etc. » tandis que il regardait les musulmans, etc., il critiquait les musulmans, et donc il allait voir le juif pour lui demander, « Qu'est-ce que tu penses Est-ce que nous, on est mieux ou bien eux, les musulmans ?» Et lui, il répondait en disant, « Non, vous êtes mieux que les musulmans. » Donc ça, c'est l'exemple de Kameh ibn al-Ashraf. Et c'était un homme qui faisait beaucoup de tort à l'islam et aux musulmans. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui est arrivé C'est que Euh, le Prophète avait envoyé un des sahaba pour… Euh, en fait il y a même un des sahaba qui s'était pr proposé pour aller euh, exécuter ce, ce, cet homme-là. Et donc il y en a qui utilisent cet exemple du fait que le Prophète avait envoyé cette, euh, ce sahaba pour exécuter cet homme, il faut essayer de dire bon, ça veut dire que c'est permis de partir pour exécuter ou de tuer une personne en particulier, comme un genre de… Commando ou bien un assassinat, des choses comme ça. Donc, c'est ça ce qu'ils font, c'est certains groupes de musulmans, euh, parmi les groupes islamiques dans le monde musulman, par, parfois, euh, ils se donnent eux-mêmes une autorité, ou bien euh, ils prétendent avoir une autorité qui leur donne le droit d'aller établir ou appliquer des règles euh, qui, se, qui se rapportent en fait uniquement aux dirigeants des musulmans et non pas à n'importe quel individu. Donc le chef, c'est ça ce qu'il dit, il dit nous on dit à propos de l'histoire de, de, de Ka'b ibn Ashraf, on dit ça c'était l'imam des musulmans, c'est-à-dire le dirigeant des musulmans, et c'était le plus grand imam en fait puisque c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit oui, si aujourd'hui il y a un imam et que les gens sont euh, unis autour de lui, et, ou bien qu'il y a le chef d'un État Un pays, le dirigeant d'un pays musulman, hein, qui est responsable de l'État, qui, qui est chef d'État, et qui commande euh, d'aller de, de, tuer ou exécuter une personne, et que ce soit en accord avec les règles de la Sharia, hein, parce que cette personne par exemple, euh, elle nuit ou elle fait beaucoup de mal, ou des choses comme ça, et que c'est pas possible d'aller l'attraper eh bien le chef il dit que dans ce cas-là, euh, c'est permis pour le chef d'État de commander à une, à une personne, d'ordonner une personne pour faire une, une chose de ce genre. Toutefois, que des groupes s'organisent eux-mêmes puis prétendent qu'ils ont le droit de faire des choses pareilles, ça c'est totalement interdit. Puis les groupes qui font ça, il n'y a pas de doute que ce sont des groupes de Khawaritch. Et le chef, il dit que nous, on avertit ces groupes-là, et les, c'est des gens de leur tendance, que le prophète sallam, a dit que les gens que Allah déteste le plus, ce sont trois types de personnes. Mulshidun, c'est le haram. C'est-à-dire, quelqu'un qui, euh, qui transgresse, ou qui fait des, des choses contraires à, à, à l'islam dans le haram c'est-à-dire dans le sanctuaire de la Mecque ou Médine, ok Ou Mouddharin fil-Islam sunnat al-jahiliya, c'est-à-dire quelqu'un qui suit dans l'Islam ou qui, qui est musulman mais qui suit les voies de la jahiliya, c'est-à-dire les voies pré-islamiques, et il dit que ça, cet exemple-là, qu'est-ce que ces gens-là font, ça fait partie des actions de la jahiliya, c'est-à-dire des, des époques pré-islamiques, que des gens eux-mêmes décident de dire ah, il faut aller tuer cette personne, et puis ils le font. Et le troisième, c'est quelqu'un qui demande ou qui cherche à, à faire couler le sang d'un musulman sans aucun droit, juste pour faire couler son sang, ça c'est aussi haram. Donc, y a, y a, on a vu ça dans certains pays musulmans, il y a des individus qui ont formé des partis islamiques, des groupes islamiques, ils se sont élus un chef entre eux. Hein, ça c'est, sans compter qu'il y a déjà un État, il y a déjà un dirigeant, il y a déjà un, un, un système hein, qui, qui est établi. Mais eux, en dehors de ce système-là, ils s'organisent entre eux, ils se décident, ou ils se choisissent un chef, et ils donnent à ce chef-là comme si une autorité. Je vous dire enfin, ça y est, celui qui est comme notre notre amir, notre notre dirigeant. Et donc Euh, ce dirigeant-là, lui, il prend des, des, des positions, où il prend des décisions, où il agit comme si lui-même il était un chef d'état, puis qu'il aurait le droit de décider qui a le droit d'être tué, qui a le droit de vivre, qui a le droit par exemple de, euh, de faire telle ou telle chose. Euh, C'est comme s'il devient un, un deuxième chef d'état dans un état, d'accord et c'est ça que… et ça le problème c'est que non seulement il y a, il y a des, un groupe qui fait ça, mais il y en a plus qu'un groupe, c'est-à-dire des fois c'est des, des dizaines de groupes dans le même pays, d'accord Et chacun de ces groupes-là s'imagine qu'ils ont une autorité et euh, un droit de faire des choses de ce genre. Donc il y en a dans, dans certains pays comme quest ce qui s'était passé en Algérie, des, des groupes comme ça, ils ont envoyé des lettres de, de pour dire comme s'ils déclaraient certaines personnes comme étant des apostats puis ils prétendaient qu'ils avaient le droit de les exécuter, d'accord Et ça c'était des partis politiques, islam, soi-disant islamiques, qui n'avaient même pas encore, ou qui n'étaient même pas au pouvoir, d'accord Qui se donnaient le droit de faire des choses comme ça, d'accord Alors ça c'est des exemples d'ignorance et d'égarement de la part de ces groupes qui ont dévié de la Sunna et qui, qui pensent que c'est eux-mêmes qui ont le droit d'établir les peines et les punitions de la Shari'a dans un pays musulman, et ça c'est totalement incorrect. Ensuite le cheikh dit dans un autre Hadith, le premier Hadith qu'on a lu tout à l'heure c'est rapporté par Al-Bukhari et l'autre Hadith que le Cheikh a mentionné, c'est le Hadith qui dit que le sang d'un musulman, n'est pas permis, c'est-à-dire il n'est pas permis de faire couler le sang d'un musulman, c'est-à-dire de tuer un musulman, excepté pour trois, pour trois choses. Euh, si le si ce musulman-là est coupable d'un meurtre, alors il doit être exécuté selon les règles de la Sharia, comme on dit œil pour œil, dent pour un dans temps, vie pour vie. C'est la loi du talion, d'accord. Donc celui qui tue qui tue en principe il est exécuté lui aussi excepté si la famille de, de la victime euh, décide de, de, de pardonner le meurtrier. Dans ce cas-là, c'est autre chose. Deuxième cas, c'est la personne qui commet l'adultère, la, la, la, alzina la et qui est mariée. Celui-là, la punition, c'est la mort également, il doit être lapidé. Et la troisième personne, ou la troisième euh, catégorie, de, de, ou le troisième cas, c'est l'aposta, celui qui quitte l'islam ou bien qui se sépare de la jama'a des musulmans. C'est-à-dire dans, ce dans ces trois cas-là, c'est permis de prendre le sang d'un musulman. Bon, Dans les deux premiers cas, c'est quelqu'un qui fait un péché, donc il n'est pas kafir mais quelqu'un qui quitte l'Islam bien entendu, il quitte l'Islam dans, dans ce sens-là, sens il, il quitte la religion donc euh, il n'est plus musulman, mais sinon euh, euh, sinon les deux premiers cas c'est toujours un musulman sauf qu'il a commis un péché puis il doit être puni selon les règles de la shahir. Euh Ensuite la shahira dit que ces exemples-là, ces, exemples ces punitions-là, Ces punitions-là, c'est pour punir en fait les gens qui transgressent. Al-Burat. al, al c'est qui C'est des gens qui s'opposent aux dirigeants. Mais ils ne sont pas comme si c'est une caractéristique qu'ils ont euh, qui ressemble à celle des Khawarij. Ils s'opposent aux dirigeants, mais pas pour la même raison que les Khawarij. C'est-à-dire, les Khawarij, ils vont sortir contre les dirigeants, ils vont prendre les armes contre les dirigeants parce qu'il fait des péchés parce qu'il est Kinfur, c'est-à-dire il croit qu'il est Kinfur le dirigeant, donc il se permet de se, de se révolter contre le dirigeant, tandis qu'Albourat, c'est ceux qui dénoncent euh, quelque chose au, au dirigeant ou juste parce qu'ils veulent prendre le pouvoir, ok, sans que ce soit nécessairement relié avec le fait que le dirigeant est injuste ou des choses comme ça, ou bien qu'il est Kinfur ou quelque chose comme ça. Donc, Si je me souviens bien, c'est ça la euh, Al Mourad, c'est ça. C'est déjà un groupe de musulmans parmi les musulmans d'un pays musulman de... qui font partie des... du peuple, qui se réunissent et qui, qui sont armés, qui essaient d'attaquer ou de prendre le pouvoir d'un pays musulman. Al Mourad et Al Mosseline, -al c'est le C'est ceux qui font le désordre euh, sur la terre comme Qatada euh, Turo c'est les hors-la-loi, les brigands, c'est comme, comme par exemple des groupes de, euh, par exemple ici il y avait les motards par exemple, ou les groupes de mafia ou des trucs comme ça, c'est des groupes de crime, c'est des groupes organisés, vous voilà, voyez comme des pirates, hein, on les appelle Qutat al c'est comme des groupes qui attaquaient, les, des fois qui, qui attaquaient les caravanes sur les routes, on les appelle Qutat al parce que si tu lis littéralement quest ce que ça veut, c'est ceux qui coupent les chemins. Hein, ils arrivent, ils une caravane, ils l'arrêtent et puis ils volent tout ce qu'ils peuvent puis ils s'enfuient par la suite. Donc c'est comme des, des brigands. Ça aussi c'est des groupes de gens qui font le désordre sur la terre. Et euh, pour ces groupes-là, donc c'est euh, le dirigeant, il doit les, euh, les faire son possible pour les combattre et les arrêter. Euh, ok. Mais bien entendu, ces punitions-là et ces règles-là Le dirigeant qui doit les appliquer contre ces gens-là et non pas n'importe quel individu. Okay. Seulement, ensuite il dit à la source de, de, de, de, de l'attitude de ces groupes-là, il y a le fait que c'est des gens qui euh, sont tombés dans la fitna du takfir. Mais de faire le takfir sans aucune base, aucune référence, aucune preuve. Juste déclarer les gens pour Euh, parce qu'ils font des péchés ou parce qu'ils sont contraires à leurs principes, sans retourner au Coran et à la Sunnah. Et euh, le chef, il dit que ces gens-là, ils font ces choses-là parce qu'ils ont déclaré les dirigeants musulmans comme étant des Koufars. Et donc, étant donné qu'ils ont déclaré les dirigeants Koufars, ça, euh, par, comme, comme résultat de ça, comme conséquence de, de leur takfir, eh bien, ils ont voulu faire ces actions-là pour essayer de, de, disons, de l'enlever du pouvoir, pour essayer de, ou bien pour faire de la pression contre le dirigeant pour euh, arriver à déstabiliser, le déstabiliser, etc. Et donc, toutes ces méthodes-là sont contraires à, à, à l'islam. Et le cheikh, il termine en disant donc euh, qu'il faut donc faire attention. Les musulmans en général doivent faire attention à ces gens-là. Et les jeunes en particulier doivent essayer de, ils doivent faire attention euh, de ne pas tomber dans ces les groupes ou les méthodes de ces groupes qui sont déviés du droit chemin. Ensuite, il y a une autre question. qui se dans هذا افتراء على ولي الامر فهؤلاء الكفار الذين هم بيننا سواء كانوا عمالا او عسكريين لهم ذمه لهم ذمه الدوله وامان الدوله فمن خالف ذلك وصنع ما ذكر في السؤال من تفجيرات وغيره فانه معتد ومستحق ومستحق التاديب Euh, Quelqu'un a posé la question au chef, est ce que les attentats, les, les, les attentats à la bombe, les attaques à la bombe dans les euh, pays musulmans ou bien dans les pays non musulmans où on fait sauter des bâtiments, des bâtiments des foires, dans le but de leur faire peur et de les terroriser, est-ce que ça c'est euh, ça fait partie de euh, des choses qui sont permises à faire pour euh, Dans l'islam, il y a des choses comme ça. Et le chef, il répond, il dit non. Ça, il n'y a pas de doute que c'est, que c'est pas permis. Et il dit que c'est un mensonge de faire ça. C'est un mensonge contre le dirigeant. Attendez, ça, euh, les koufars, euh, les koufars qui sont parmi nous. C'est-à-dire, là, il parle des koufars qui sont dans les pays musulmans. Hein, il dit, ces koufars-là qui sont parmi nous. Soit qu'ils soient des employés. Ou des, euh, des soldats. Ils ont une protection de l'État et du pays, de du gouvernement, et donc ils sont rentrés en sécurité et en état euh, et en paix. Et donc celui qui contredit cette entente entre eux et le pays musulman, et eh ben et qui les attaque ou qui les, qui qui font des attentats, et des choses comme ça, eh ben euh, il a transgressé, il a transgressé et, et il mérite d'être puni et corrigé s'il a fait euh, une chose pareille. Ensuite, on passe à un autre sujet maintenant. On a terminé de parler des manifestations. On a résumé euh, en gros la question, puis on a montré que c'est contraire à l'islam avec les preuves hein, et avec les paroles des ulama qui ont mentionné aussi les preuves du Qur'an et de la sunnah et les principes de la sharia pour dire que ça c'est contraire à l'islam. Maintenant, on va parler de la question de qu ce qu'on appelle « al-muqata'a » c'est-à-dire euh, de boycotter certains pays ou certains produits de certains pays non-musulmans pour différentes raisons, et donc euh, on a posé la question au Cheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan à ce sujet-là, et il a répondu. Le chef il a dit à ce question, « هذه الأيام dawah مقاطعة البضائع الأمريكية وعدم شرائها وعدم بيعها وأن العلماء يدعون إلى المقاضعة وأن هذا العمل فرض عين على كل مسلم وأن الشراء لواحدة من هذه البضائع حرام حرام وإن, وإن صاحبها فاعل كبير ومعين لهؤلاء ولليهود <messant les muslims> Le sheikh, on lui a posé la question, qu'on a dit, euh, dans les journaux, de ces jours-ci, il y a une appel à couper ou à boycotter les produits américains, c'est-à-dire qu'on ne doit pas les acheter ou qu'on ne doit pas les vendre. Et on, dans la question, il est dit que supposément que les ulama appellent à boycotter ces produits-là, et que c'est « fardeh, », c'est-à-dire que de boycotter ces produits-là, ils prétendent que c'est obligatoire à chaque individu musulman, de les, de les, euh, c'est-à-dire que de les acheter, d'acheter ces produits-là, c'est « haram ». Et que la personne qui achète ces produits a fait un grand péché, kabira, Et qu'il a aidé les Américains et les Juifs à combattre les musulmans s'il achète ces produits-là. Donc, la personne dit je, demande, je vous demande de clarifier cette question-là, parce qu'on a besoin de savoir. Hein, et est-ce que. Est-ce que la personne qui boycotte les produits américains, est-ce qu'il est récompensé d'avoir fait ou d'avoir boycotté ces produits-là euh, Et le Cheikh Al-Fawzan, il a répondu en disant, « C'est pas vrai, l'ulama, l'mu'atabaroun, qu'est-ce qu'il a fait dans les tachrims des tachrims des tachrims américains ?» ما زالت تورد وتباع في أسواق المسلمين ولا تقاطع السلع إلا إذا أصدر, أصدر ولي الأمر منعا بذلك وأمر بمقاطعة دولة من الدول وأمر بمقاطعة دولة من الدول فيجب مقاطعتها dus de reactie van de is Donc la, la réponse du Sheikh elle est elle est courte et claire, c'est que c'est pas, pas vrai. Ce que ces gens là ont dit à ce sujet là, que, que c'est obligatoire de boycotter les produits américains, etc. Ils ont dit que ça c'est euh, incorrect, c'est faux. Les ulama n'ont pas fait de fatwa. Les ulama qui sont connus, ils n'ont pas euh, interdit d'acheter les produits américains ni de les vendre. Et il dit que les produits américains continuent à être euh, amenés et à être vendus dans les marchés des musulmans. Et euh, le chef, il dit, on ne, on ne doit pas ou on ne peut pas couper ou boycotter les produits d'un pays quelconque, excepté si le dirigeant des musulmans a demandé ou a commandé aux gens de le faire, de boycotter un, un produit ou un pays en particulier. D'accord Donc si le dirigeant des musulmans dit à la population ou ordonne aux compagnies de boycotter un, un pays ou de boycotter les produits d'un pays, Dans ce cas-là, c'est obligatoire de boycotter les produits de ce pays-là et de ne pas les acheter. Mais si, ça, ça, si c'est les individus, hein, la population qui font des fatwas ou qui interdisent d'acheter un produit en particulier ou, ou, de boycotter les produits, ou qui demandent de boycotter les produits d'un pays en particulier, alors ça, ça fait partie d'interdire. Ce que Allah a permis. Et ça, c'est pas permis. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'interdire ce qui est halal. Ok C'est comme une, une, comme une fois. Euh, J'ai vu un frère, un musulman qui, bien entendu, bon, ce frère-là, il fume, Il fumait la cigarette. Et il m'a vu, et je buvais un pupsy. Je vais déjà raconter cette histoire. Hein? Et il m'a dit, mon frère, ça ne s'est pas permis de boire du Pepsi, c'est haram. J'ai dit, mais pourquoi c'est haram Est-ce qu'il y a de l'alcool dans le Pepsi Il m'a dit, non, il n'y a pas d'alcool, mais c'est des produits américains, et eux, ils aident les Juifs contre les musulmans, et avec ça, ils achètent des armes etc. Hein? Et donc, euh, moi, je lui ai dit que si ce n'est pas haram, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle Tabad al masalih, tu donnes de l'argent en échange d'un produit, et ça c'est permis. Toutefois, qu'est-ce qui est clairement haram, vous le faites, vous l'achetez, comme les cigarettes par exemple. C'est haram, et vous le fumez. Et ça aussi peut-être que vous dites, ah, ça ça vient pas des juifs. Et ça c'est une contradiction, tu vois. Oui, fumer la cigarette, c'est haram. Clairement haram. D'accord? Puis, euh, donc, c'est ça. C'est important de bien comprendre que si c'est le dirigeant qui dit boycotter un tel, ok. Mais si c'est des individus ou des groupes, parce qu'en particulier, en, pas en particulier, mais en, en temps général, en temps, en grande, en grande partie, ce sont des groupes qui font des, comment, c'est des groupes d'activistes musulmans qui font des propagandes comme ça, pour demander aux musulmans, achetez pas tel produit, achetez pas tel produit, et des fois tu trouves même des non musulmans qui font les mêmes propagandes, c'est-à-dire des groupes socialistes qui sont anti-américains qui disent aux gens par exemple, achetez pas tel ou tel produit, ok Puis ça n'a rien à voir avec l'islam, eux ils ne demandent pas de, de boycotter des produits américains par rapport à la foi ou par rapport à la religion, mais uniquement par rapport au, à leur orientation politique et économique du fait qu'ils sont contre euh, les États-Unis. Donc euh, nous, nous c'est pas comme ça qu'on regarde les choses. On regarde les choses comme si est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram. Tu payes pour une marchandise, tu reçois un produit en échange. C'est un échange de de de, de, de biens et d'intérêts, de services. C'est pas basé sur euh, comme si par exemple tu euh, demandais quelque chose sans sans payer par exemple. C'est pas c'est pas comparable. Et puis donc, euh, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et aussi l'histoire de ces gens-là, de ah, c'est les juifs contre euh, les musulmans. Et euh, la façon dont ils parlent, beaucoup de musulmans ils parlent comme quand ils parlent, ils parlent des juifs. et Ils oublient les chrétiens, comme si les chrétiens eux, ils étaient les, les alliés des musulmans. Alors qu'en grande partie les alliés sont, euh, les, en grande partie les chrétiens sont pas des alliés des musulmans. La même chose que les juifs. Hein. Et donc, euh, c'est pour cette raison-là que pourquoi cette distinction-là entre les juifs et les chrétiens C'est vrai qu'Allah est dit dans le Coran On a tâjidan fi si adawatan l'illadhina amanu al-yahoud wa l'illadhina Hein, il y a beaucoup de musulmans qui mentionnent ce verset-là, en volant vous trouverez que les, euh, que les juifs, parmi les, les, les gens qui ont le plus de l'animosité, de la haine contre les croyants, vous trouvez que ce sont les juifs et les, les idolâtres, les gens qui associent avec Allah qui font le shirk, et après euh, que vous trouverez que les gens qui sont plus euh, qui ont plus d'affection plus euh, d'amour pour les croyants sont les ceux qui se disent Nasara, hein ceux qui se disent chrétiens. Puis là Allah explique par la suite les détails de ça, mais c'est pour dire que ça c'est un groupe parmi les chrétiens qui aiment les croyants, c'est pas les, les chrétiens en entier. Okay. Puis en plus, si on lit la, la suite du verset, on voit que ça parle des, pas, euh, Allah dit parce que ce sont des prêtres, <inaudible> c'est-à-dire c'est parce qu'il y a parmi eux des prêtres et qu'il y a des moines et ils ne sont pas orgueilleux. Et lorsqu'ils entendent ce qu'Allah a fait révéler sur le messager, qui voient leurs, leurs yeux se remplir de larmes, parce qu'ils ont reconnu de la vérité. Et ils disent, oh, notre Seigneur, oh, notre Seigneur, on a cru. Alors, écris-nous parmi les témoins, hein. Et donc, etc. Et par la suite, euh, on voit qu'ils se sont convertis, ou ils ont accepté l'islam, et Allah, à la fin, il dit qu'il les a fait rentrer au paradis, par la suite, à cause de Leur témoignage du fait qu'ils ont accepté la vérité. Wa salam, wa wa Donc, donc comme, on, comme on voit ici, les questions de, de, les questions de boycotter les produits et toutes ces choses-là, ça n'a pas, pas un fondement, une base euh, dans, dans ce sens-là, de cette façon-là. Mais si, si ça doit être obligatoire, c'est lorsque le dirigeant des musulmans l'a décidé. Et ça, ça c'est euh, donc, ça, c'est la, la question de Al-Muqadda. mais ça, c'est juste, il y a juste une seule fatwa sur ce sujet-là. Parce que maintenant, on va passer à un autre sujet. Tu avais une question C'est vrai. Il y a des, des listes, comme tu dis, il y a des listes de produits là. Même il disait que Pepsi, la, la signification de Pepsi, ça voulait dire pay every penny to save Israel. Ah, tu payes paye chaque, euh, chaque, cent pour sauver Israël, en anglais. Mais bien entendu, ça ne fait, fait pas vraiment de sens. Pay every penny to save Israël. C'est ça, ils ont, d'après moi, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont juste trouvé euh, une phrase comme ça qui, qui marche avec les lettres pour faire une phrase comme ça pour dire, ah, voici la signification secrète de Pepsi. Ouais. Ouais, si tu veux toi-même, tu dis, si toi-même tu dis, moi je veux pas acheter le, le, le Pepsi, ou moi-même moi je veux pas acheter les produits américains, c'est correct. tu as le droit de pas, les acheter, de pas les acheter si tu veux pas les acheter. Sauf que tu peux pas dire aux gens, ça c'est haram, achetez les pas. Ok Parce que dans ce cas-là, c'est pas pareil. Hmm. Si tu sais que c'est haram, dans ce cas-là, t'as pas le droit de l'acheter. Hein Si c'est du porc, ou s'il y a quelque chose de haram dedans, qui est clair, oui, parce que tu peux dire aux gens, achetez pas ce, pro achetez pas ce produit parce qu'il y a quelque chose de haram dedans. Oui, parce que là, c'est obligatoire de les avertir. Mais là, c'est pas le cas. Hein, tu vas acheter un pot de confiture aux fraises, ou tu vas acheter un, je sais pas moi, euh, du pain ou des œufs, puis tu vas dire, achetez pas les, les œufs, achetez pas ces œufs-là parce que c'est des chrétiens qui les, qui les ont, qui les ont euh, vendus ou des choses comme ça mais ça n'a pas rapport. Wallahu Alam. Après il euh, y a une autre facette maintenant et ça a rapport avec un point euh, souvent euh, dans certains groupes islamiques ils ont le, le groupe qu'ils suivent a été fondé par euh, une personne, une personnalité musulmane qu'il qu'ils qu connaissent, qu'ils reconnaissent et ils essaient d'élever cette personnalité-là, puis de la glorifier. Donc, quand ils parlent de cette personne, quand ils mentionnent son nom, ils vont lui donner un titre, comme par exemple, « Al-Shahid okay? ». Comme souvent, quand ils parlent de « Sayyid Qutub », ils vont dire « Al-Shahid » ou « Shahid al-Islam »« Sayyid Qutub ». Je les ai entendus dire ça. Ou bien « Al-Shahid »« Hassan al-Banna » Ils appellent « Hassan al-Banna »« Al-Shahid » ou des choses, et des gens comme ça, il, est, il leur donne le, le titre de shahid. Et qu'est-ce que ça veut dire shahid Ça veut dire le martyr, celui qui est, qui est mort dans la cause de Dieu, pour élever la parole d'Allah. Donc, est-ce que c'est permis de dire à propos d'une personne qu'elle est shahid, qu'elle est martyr, oui ou non Et là, c'est ça qu'on a posé la question euh, au Cheikh Muhammad Ibn Usaymin, en dat ça, ça fait partie des principes d'Ahlu de Sunna sunnah Al-Jama'a au sujet de cette question. C'est pour ça que c'est important de comprendre et de connaître cette question-là. En donc on a demandé euh, la question Ma hakmu kaul Fulan shahid C'est quoi le au sujet de Zaire à propos d'une personne qui est shahid, est martyr euh, Al-Jawab, ala vallica, enna shahada li ahadin, b'annah shahid, takunu ala wajhain. أحدهما أن تقيد أن تقيد بوصف مثل أن يقال كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن مات بالطاعون فهو شهيد ونحو ذلك هذا جائز أوكي فهذا جائز كما جاءت به النصوص لأنك تشهد بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعني بقولنا جائز أنه غير ممنوع وإن كانت الشهادة بذلك واجبة تفديقا لخضر رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني أن تقيد الشهادة بشخص معين مثل أن تقول لشخص بعينه إنه شهيد هذا لا يجوز الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلك وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا بقوله باب لا يقال فلان شهيد قال في الفتح أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي دونك Euh, le Cheikh, il a répondu, il a répondu et il a dit, premièrement, on peut, ou bien il dit qu'on peut répondre à cette question au sujet du, euh, du shahad, du fait d'être un shahid, euh, de deux façons. On peut, on peut dire de deux façons que quelqu'un est shahid, soit qu'on le dit comme une description générale comme si par exemple on mentionne les paroles du prophète wa sallam, sans spécifier une personne en particulier comme le prophète wa sallam, a dit toute personne qui meurt dans la cause d'Allah ou dans le chemin d'Allah il est martyr ou il est shahid ou toute personne qui se fait tuer en défendant ses biens il est shahid ou toute personne qui meurt à cause de, euh, de à cause de la peste il est Les martyres, ou euh, des choses de ce genre. Donc, Dans des cas comme ça, c'est permis parce que qu'est-ce que tu fais Tu mentionnes les textes du Prophète sur qui a, qui a dit ou qui a spécifié que certains groupes de personnes qui meurent dans certaines situations, ou de certaines façons, sont des shohada dans le sens général. Et quand tu dis ça, donc tu mentionnes en fait les paroles du Prophète sur et donc c'est permis. Euh, et, en fait, de croire à, à ça, c'est obligatoire, parce que ça fait partie, euh, de, de, de, des informations que le prophète François nous a données. De, mais deuxiè le deuxième exemple, le deuxième cas, c'est lorsque quelqu'un témoigne à propos d'une personne en particulier, qu'elle est shahid, que tu dis par exemple, un tel est shahid, un peu comme les gens de Iqbal al-Muslimin, quand ils parlent de Hassan al-Banna ou Sayyid Qutb qui disent, al-Islam Sayyid al-Kutub, ou bien al-Shahid, Hassan al-Banna, il dit, le shiik, ça, c'est pas permis, excepté pour celui que le prophète Mohammed sallallahu alaihi wa sallam a spécifié pour, pour lui, pour un individu en particulier, qui, que lui est shahid, dans ce cas-là, oui, comme par exemple, il a dit par, par exemple, à propos de certains sahaba qu'ils étaient des shuhada, dans ce cas-là, c'est permis. Mais sinon, c'est pas permis de spécifier ou de dire d'une façon, avec certitude, un tel est chahide. Bon, si quelqu'un est mort dans une situation où euh, le prophète a décrit qu'il sera chahid, on dit, on, on espère qu'il sera chahid, on souhaite que ou on espère que Allah va accepter et qu'il sera chahid, mais on peut pas dire avec certitude, lui est chahide, parce que si tu dis qu'il est Shahid, c'est comme si tu dis qu'il est au paradis, et personne ne sait l'état de son cœur et la réalité, est-ce qu'il était vraiment un Mu'min ou non, c'est seulement Allah qui le sait. Et euh, le Sheikh il a dit que l'imam al-Bukhari, il a même nommé un des chapitres de son livre dans Sahih al-Bukhari avec le titre euh, euh, chapitre, on ne dit pas au sujet d'une personne qui qu'il Hein Donc ça c'est la parole de l'imam al-Bukhari, il a mis ça comme titre pour un des chapitres dans son livre, et le Hassiz ibn Hajar al-Asqalani, l'auteur de Fath al-Bari, qui est le commentaire de Sahih al-Bukhari, et eh ben il a commenté à ce sujet-là, et il a dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le dire d'une façon certaine, excepté si ça vient de la révélation, c'est-à-dire excepté s'il y a une preuve. De la révélation pour affirmer qu'une personne en particulier est chahide ou non. Donc, ça, c'est la voix d'Al-Sunnah ou Al-Jama'ah à ce sujet-là. Ensuite, il dit وكانه اشار الى حديث عمر انه خطب فقال تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات وفلان شهيدا ولعله قد يكون قد اوقر راحلته ألا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد لان الشهادة بالشيء لا تكون إلا عن علم به وشرط, وشرط كون الإنسان شهيدا أن يقاتل, أن يقاتل لتأكل كلمة الله هي العليا وهي نيه باطنة La sabila van spreken biha een van de meest uitdagende aspecten van het leven. De meeste mensen zijn niet in staat om dit te begrijpen. De meeste mensen zijn Le in il mentionne dit De meeste mensen zijn niet in dit De Omar lorsqu'il zijn Il, il De mensen dit vous De in en, tel, est mort, shahid. Maar, peut-être que, euh, waqad yakunu, waqad awqara rahinata. Allez-y. Tu comprends ce que ça veut dire? Non, moi non plus. Bon. après, il a dit, il ne dites pas, une... ne dites pas, une chose pareille, mais dites, comme le messager d'Allah a dit, celui qui meurt dans le chemin d'Allah, alors il est shahid. Donc, Omar, il a dit d'une façon générale, comme si, ne dites pas qu'un tel est shahid, mais dites, comme le prophète Rassam a dit, celui qui meurt dans le chemin d'Allah, il est shahid. c'est comme, on peut le dire, comme si, on souhaite qu'il soit shahid, mais on ne peut pas affirmer ça avec certitude. Euh, et ça, ce hadith-là, c'est un hadith Hassan, qui est rapporté par Ahmad et Saïd ibn Mansour et donc c'est ça et euh, ensuite il explique il dit parce que de témoigner que quelqu'un est chériss ça doit être fait avec connaissance et euh, pour une des conditions pour qu'une personne soit chériss c'est que elle a combattu pour que la parole d'Allah soit la plus haute et ça c'est une intention dans le cœur elle est cachée et on ne peut pas la connaître on ne peut pas connaître l'intention de la personne parce que le Prophète, on lui a posé la question au messager d'Allah, est-ce que celui qui combat euh, par fierté, ou pour montrer qu'il est courageux, est-ce que lui il est euh, fils Abdelillah, ou bien est-ce que celui qui euh, se combat pour, euh, par exemple, Hamia, parce qu'il veut euh, défendre sa, sa tribu ou sa nation, ou, hein, Hamia, il est partisan, il est patriote. C'est comme les patriotismes. Des choses comme ça. Est-ce que lui, il est effet Sabillah? Est-ce que lui, il est dans la cause d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il a dit, celui qui a combattu pour que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est lui qui est effet Sabillah. C'est-à-dire, c'est lui qui a réellement fait le jihad, et, et les autres, ils n'ont pas l'intention sincère. Alors, c'est pas considéré comme s'ils sont dans la cause d'Allah. ok Alors, Étant donné que ça c'est une intention dans le cœur, quelqu'un peut pas savoir. Peut-être que quelqu'un il se il se bat dans le champ de bataille et euh, il, il il a dans l'intention que il veut montrer aux gens qu'il est courageux et qu'il est fort, etc. Pour que les gens par la suite se rappellent de son nom et qu'il veut juste la gloire, hein, la gloire de d'être un combattant victorieux et puissant ou courageux. Hein. Et beaucoup de gens parmi les koufales et les moschlikhs, quand ils partaient en bataille, quand ils partaient se battre, c'était uniquement pour montrer leur courage et leur force, pour dire aux autres regardez, moi je suis euh, courageux et fort sur le champ de bataille, je suis capable de tuer n'importe quelle personne qui vient m'affronter. Et en fait, ils ne faisaient pas rien de ça pour Allah subhanahu wa taala. Donc, on peut pas donc déterminer ou dire avec euh, certitude que quelqu'un et un shahid. Et, et donc euh, le prophète le cheikh a mentionné les paroles du prophète sur qu'il quand il parlait du euh, du mujahid qui combat dans le chemin d'Allah et il a, il a mentionné ou il a, il a donc euh, il a spécifié ou il a noté en disant c'est Allah qui connaît mieux celui qui combat dans son chemin. C'est c'est Allah qui sait mieux qui combat dans son chemin. اكثر شيخ ابو حتي في البخاري ناسك الذي وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يكلم احد احد في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامه ويكلم بشكل وكلمه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 celui qui se fait blesser dans son chemin, excepté qu'au jugement dernier il sera ressuscité, et la, la, la blessure va couler le sein, hein, la, coupe, la blessure qu'il a, on va voir que le sein coule de cette blessure, et la couleur sera la couleur du sein, mais l'odeur sera l'odeur du musc, comme l'odeur du, du musc, donc c'est une odeur qui… سأكون البحث أخير شيخي ولكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك ونشهد له به ولا نسيء به الظن والرجاء مرتبة بين المرتبتين ولكننا نعمله في الدنيا بأحكام الشهداء إذا كان مقتولا في الجهاد في سبيل الله في سبيل الله دفن بدمه في ثيابه من غير صلاة عليه وان كان من الشهداء الاخرين فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه لاننا لو شهدنا لاحد بعينه انه شهيد لا لازم من تلك الشهاده ان نشهد له بالجنه وهذا خلاف ما كان عليه اهل السنه فانهم لا يشهدون بالجنه إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف أو بالشخص فذهب آخرون منهم إلى جواز الشهادة بذلك لمن اتفقت الأمة على السماء عليه وإلى هذا ذهب الشيخ ابن تيمية رحمه الله وبهذا تبين أنه لا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد إلا بنص أو اتفاق ولكن من كان ظاهره الصلاح dus, Sheikh, hij répond, hij zegt, hij zegt, hij Celui qu'on voit, qui en, en apparence, hij bon, is correct in zijn woorden, in zijn actions, etc., on souhaite on souhaite pour lui qu'il soit Sharif, on souhaite pour lui qu'il soit un martyr, mais on n'a pas le droit euh, de le dire euh, avec certitude, mais en même temps non plus on ne doit pas avoir mauvaise pensée pour lui, c'est-à-dire de croire qu'il n'est pas euh, sincère, des choses comme ça. Donc on espère pour lui et on souhaite pour lui, et s'il si est mort dans le djihad, dans le combat, On va appliquer sur lui les règles qui s'appliquent au martyrs, d'accord Toutefois, euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'on va appliquer les règles qui s'appliquent au martyrs Dans le sens qu'on l'enterre dans son sang, on ne le lave pas hein, et on l'enterre son, avec son, ses vêtements et avec son sang, on l'enterre sans le laver puis sans l'enrouler dans un, un linceul comme on fait d'habitude. Euh, tandis que les autres shuhada, ceux qui sont morts comme dans les exemples qu'on a mentionnés tout à l'heure par exemple, celui qui est mort parce qu'il voulait défendre ses biens ou qu'il voulait défendre son honneur ou des choses comme ça, eh bien ceux-là, euh, on n'applique pas ces règles-là, on les lave, on les, on les enveloppe d'un linge, d'un linceul, puis on prie pour sur eux, contrairement à ceux qui meurent dans le djihad. Et euh, le shahid, il dit par la suite que si on témoignait à propos d'une personne en particulier qu'il est shahid, c'est comme si on disait qu'il est au paradis, c'est comme si on témoignait qu'il est au paradis, et ça c'est contraire à ce que Al-Sunna al demar a, a établi comme principe, et donc euh, on n'a pas le droit de dire à propos de personne qu'il est au paradis. Excepté pour celui que le prophète sallallahu wa sallam a dit qu'il était au paradis. Soit hein, par, de, par la description qu'il a donnée, du fait qu'il a dit un tel, ou telle ou telle personne sera au paradis, ou bien un individu en particulier, s'il a dit euh, par exemple, euh, Abu Bakr est au paradis, ou Omar est au paradis, ou etc. Et il et y a d'autres parmi les euh, ulama qui ont dit que si La umma en entier s'est tout mis en accord pour glorifier une personne, ou, ou dire qu'elle est bien, dans ce cas-là, c'est permis de dire qu'il est shahid. Et ça, c'est une position parmi les positions des ulama, et Ibn Taymiyyah, il, lui, il a pris cette position-là. C'est-à-dire que si tous les, toute la umma est d'accord pour dire qu'une personne est euh, shahid, donc ça, ça voudrait dire que ce serait permis dans le cas de cette personne-là, mais pas euh, en d'autres cas que ça. Et après il dit qu'on voit bien que par la suite, il dit que c'est donc clair maintenant que ce n'est pas permis de dire à propos d'une personne qu'il est shahid. une personne en particulier de dire qu'il est shahid, ce n'est pas permis, excepté par une preuve textuelle du Quran et de la Sunna, ou bien un accord de tous les... Musulman, sur la terre, à propos d'une personne. Mais, euh, si quelqu'un, en général, est correct, en apparence, on souhaite pour lui qu'il soit un shahid, comme on l'a déjà dit. Et donc, il dit que ça, fait suffisant, euh, à son sujet de, de, d'espérer ça, etc. Donc c'est ça, ça c'est à ce sujet-là. Surtout qu'en particulier comme par exemple les gens, oh, les gens à qui ils ont attribué le, de, le titre de charisme. si tu regardes la façon qu'ils sont morts ou pourquoi ils sont morts, tu vois que souvent ça n'a rien à voir avec l'Islam, parce que c'est devenu, devenu une sorte d'habitude maintenant, que les gens ils appellent tout le monde shahid, ils appellent tout le monde qui meurt pour une cause, n'importe quelle cause, ils l'appellent shahid Ok? Quelqu'un qui se bat pour euh, la, la patrie ou pour la nation, qui a fait une guerre d'indépendance ou des trucs comme ça, ils les appellent des martyrs Ok? Même si c'était pas pour faire savoir Allah, ce n'était pas pour élever la parole d'Allah, il y a plein de gens qui sont morts, même, même ils appellent shuhada", sont morts pour un drapeau, ou bien sont morts pour le, un pays, ils sont pas morts pour la cause d'Allah Et il y a aussi euh, par exemple, comme Saïd Qutb par exemple, qui a été exécuté par euh, Gamal Abdel Nasser à l'époque, et bien ils l'ont exécuté, ils l'ont pendu, parce qu'il avait organisé un attentat terroriste pour faire exploser un pont ou quelque chose comme ça, et c'est pour cette raison-là qu'il qu avait été exécuté à l'époque et il n'a pas été mort donc, pour élever la parole d'Allah ou quoi des choses de ce genre, mais parce qu'il voulait faire le désordre sur la terre. Mais ces gens-là, bon, ils, ils, ils leur donnent ce titre-là pour les élever, pour donner l'impression aux musulmans que ce sont des gens qui sont des modèles à suivre et des imams de l'islam. On voilà, va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis on va continuer la semaine prochaine avec le sujet des Jama'at, c'est-à-dire les groupes islamiques qui sont répandus dans le monde musulman, et pour savoir le verdict de l'islam au sujet de ces groupes-là, est-ce que c'est permis qu'il y ait tous ces groupes islamiques dans le monde musulman, et c'est quoi les règles à ce sujet-là